belle du monde aucune autre à la ronde n'est plus jolie tu as pour moi avoue que c'est étrange le visage d'un ange radi belle du monde et ma joie est profonde glorescamo Je suis malgré mon âge, la petite enfant sage des jours heureux. Plus belle du monde, et lorsque tout s'effondre autour de moi, maman, toi tu es là.